c'est dimanche, aujourd'hui Tu peux dormir jusqu'à midi Et pourquoi pas jusqu'à lundi Tu as enfin trouvé ton lit Mamina Mamina Tu en auras porté des seaux Ils étaient lourds, ils pesaient trop À la rivière coule le temps, Qu'elle fait des rides sur ta peau. Mamina. Mamina. Ne lui demande plus d'efforts. Ton pauvre corps est moitié es mort. Il t'a servi toute une vie. Quand as-tu pitié de lui Lui qui a porté tes garçons. Dont les photos sont au salon Ne reste qu'un de ta moisson Il sait qu'amour porte ton nom Mamina Mamina Il n'est d'amour que dans ta main Qui donne tant et ne prend rien Si dans tes yeux l'arme te vient C'est que quelqu'un a du chagrin T'en fais pas pour le troupeau, je vais aller, puis étonnant. Et puis, c'est dimanche, aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à midi. Mamina, mamina, la la la la la la la la la la la la la la